Et non seulement ça va démarrer mais ça va même foncer. le musette c'est ici voilà le ton est donné avec ce dimanche musette on va débuter avec accrochez vous à l'accordéoniste et puis euh, le tango des jours heureux nous sera chanté par André Claveau. Un familier Que chante au sceau à un gondolier Mais qui fait revivre en nos cœurs Un merveilleux bonheur Souviens-toi de ce tango Des jours heureux Du refrain qui fit de nous Deux amoureux Cette nuit Je me retrouve en l'écoutant Le cœur battant Comme à vingt ans Souviens-toi Les violons du temps passé On fait danser Deux fiancées Sais tu que chaque fois que nous sommes toi et moi je repose petit bas au bord du canard Sa-tu que ce soir là notre amour est déjà dans les mots d'une chanson et nous le dansions. Fois que nous sommes toi et moi je repense au petit bas au bord du canard sais-tu que ce soir-là notre amour vivait déjà dans les mots d'une chanson et nous le dansions n'est qu'un refrain familier que chante au soir un gondolier mais qui fait revivre en nos cœurs un merveilleux bonheur Bernard Ruhal nous dit que « Nous aimons tous l'Auvergne ». Oui, mais nous, on aime aussi notre bassin de vie. Hein, et c'est pourquoi euh, nous allons euh, tout simplement euh, nous balancer de gauche à droite avec euh, Manu Blanchet. Nous aimons tous l'Auvergne, nos bons voisins, les Auvergnats L'accordéon, elle émène, au petit matin, sacré mouillard Mais nous aussi faisons la fête, c'est le dessin des baladins Oui nous aimons l'Auvergne, sans oublier notre volimousin, volimousin votre foi il y a bien donc danser notre bouée l'amour la joie bou comme vos vieux temps bien épassé mais dans la mer la vie mouillette. on a les gains nous les anciens nous aimons tous' mais mieux mais aussi notre si volvous un Les noms mes bras ma belle sur le murau dans fait se te rit, le c'est vide on va semer bâtir des histoires je cherche toujours ses amours wao no dieu vous payez À droite les amis On y Ça balance Ça balance À gauche À droite En haut En bas Ça balance Ça balance À gauche À droite En haut En bas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 On attrapela Tu es voisin On chante ensemble hein? Ça balance Allez Ça balance Allez. À gauche, à droite En haut, en bas Ça balance Ça balance À gauche, à droite En bas, en haut Ça balance Ça balance À gauche, à droite En bas, en haut Ça balance Ça balance À gauche, à droite, en haut, en bas On lève les bras Ça va toujours Sur cette terre -là. On tape du pied C'est pas ça On tape des mains Sur ce refrain Et c'est reparti On a rappelé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 À droite, en haut, en bas On lève les bras On tape du pied la chaussée On tape des mains Sur ce refrain Et c'est reparti On a rappelé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 Très très belle mélodie, elle n'est pas forcément jouée à l'accordéon, mais elle s'appelle le Refuge et elle nous est interprétée par Edmond Duplanchamp, le Pyrénéen. Dans la montagne un refuge perdu qui se mire aux des lacs verts d'orge gelés ouvert au cadre vague au perdu dans la brume la neige comme un port du salut qu'il fait bon s'endormir au refuge je le sois près du feu qui s'éteint au pays des isas C'est dans la montagne Un refuge perdu Entouré d'asphodel De sapins chevelus Une histoire d'amour A commencé là-bas Lorsqu'une nuit J'y ai dormi près de toi Qu'il fait bon s'endormir Au refuge le soir Près du feu qui s'éteint Au pays des Isra C'est mon refuge Et tes yeux sont pour moi C'est la que vers où se mire Mon bonheur et l'amour Et dans ma solitude J'y viens chercher souvent Un soupir Qui rassure un regard apaisant Qu'il fait bon s'endormir Refuge le soir Près du feu qui s'éteint au pays avec Eric Bouvel et puis après tout de suite après les eh bien je t'envoie du soleil Sorge FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. Je t'envoie, je t'envoie je t'envoie des soleils Si femme du feu est dans les cieux, on voit mille merveilles Je t'envoie, je t'envoie je t'envoie des soleils au fond des yeux de tes yeux bleus, qui font un Un jour bri un jour blanc to coeur il est changeant Com la mer l'océan' pluie ou le beau temps Je t'envoie, je t'envoie je t'envoie des soleils! matin je te tends la main et j'attends ton réveil Demain je reviendrai, c'est à qui s'est juré Toi et moi, notre histoire est un conte de fées Le vent va se lever, tu prendras les chemins Où nous avons marché, nous te dans la main Tu iras te baigner dans les eaux du torrent Où tu me racontais toutes tes joies d'enfant On se ferait bien caché ton trésor, tes envies Tu me les garderas jusqu'au bout de nos nuits Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie des soleils C'est comme du feu et dans les yeux on voit mille merveilles Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie des soleils Au fond des yeux de tes yeux bleus qui font un arc-en-ciel Un jour gris, un jour blanc, ton cœur il est changeant comme la mer, l'océan, la pluie ou le beau temps. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie des soleils Au petit matin je te tends la main et j'attends ton réveil Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie du soleil C'est comme du feu dans les cieux on voit mille merveille Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie du soleil Au fond des yeux de tes yeux bleus, qui font un ardentiel Un jour frit en la prime le beau temps. Je t’envoie, je t’envoie, je t’envoie du soleils petit matin je te tends la main et j’attends ton réveil. Jean-Michel Grandjean avec le petit bal du samedi soir. Et Angélique Servan nous interprétera « Juste un petit boléro ». Dans le vieux faubourg, tout chargé d'amour, près du pont de la Villette, un soir je flânais un refrain traînait, un air de valses musette. Comme un vieux copain me prend dans la main Il m'a dit, viens, pourquoi le cacher Ma foi j'ai marché et j'ai trouvé Le petit bal du samedi soir Où le cœur plein d'espoir dans ceux des midinettes Pas de frais pour la toilette Pour ça vous avez le bonsoir Mais du bonheur dans les yeux de tous les amoureux Ça m'a touché, c'est bête Je suis entré dans la fête L'air digne et le cœur joyeux D'ailleurs il ne manquait rien, il y avait tout ce qu'il convient Des moulets du vin rouge, au troisième flacon ça bouge Au quatrième ça va bien Alors il vaut mieux s'asseoir, le patron vient vous voir Il vous dit c'est la mienne, et c'est comme ça toutes les semaines Au petit bal du samedi soir Un dimanche matin avec Baptistein C'est le patron de la guinguette On s'est attablés et nous avons joué Au chemin de fer en tête à tête Comme il perdait trop On a joué le bistrot J'ai dit banco J'ai gagné ma foi Et depuis trois mois Il est à moi Le petit bal du samedi soir Où le coeur plein d'espoir Dans ce les midinettes parle de fête pour la toilette Pour ça vous avez le bonsoir soir du bonheur dans les yeux De tous les amoureux Vous pensez si c'est chouette Tout le monde perd un peu la tête Ça fait que tout est pour le mieux Instinct dans l'occasion, perdait sa situation en perdant sa boutique Mais comme il est sympathique, alors je lui prie comme garçon Et c'est lui qui sert à boire aux amoureux dans le noir, dans ma baraque en planche Du samedi jusqu'au dimanche, au petit du samedi soir D'une autre façon, pousse une petite chanson, ça fait rêver les filles Dans le noir y'a des yeux qui brillent, on croirait des petits lampions Oui, des lampions merveilleux, du carnaval joyeux, une fête éternelle On sert un peu plus sa balle, au petit bal du samedi soir et Jocelyne, l'écho des montagnes et la bou bidouillade de Bidouille et Dominique Floquet pour cette interprétation sera suivie par Étienne de Normandie, la fille du moulin. Musique Uparropak bandera aga Yola-ura di, ya-əla-la di-ya L'aiko d'un berger qui chante angarda northanto Dsokou Ya-la-la di, ya-la La bergère jolie. Au vent, au léger, refrain, joli roule léger dit tu la compagne sur petit au frais si joli La bergère jolie Qu'un jour elle sera sa compagne Et qui s'aimeront pour la vie Là-haut, tout là-haut J'entends parfois comme un écho Yala-la-li-di-oh, y-di-oh écho d'un berger Qui chante garde dans son troupeau Yala-la-li-oh, y La-haut j'entend parfois comme un éco Ia-la-la, ia-la-la, ia-la, ia-la L'éco d'un berger qui j'entend bien dans son troupeau Ia-la, ia-la, ia Comme un écho, il a la radio, qui chante en gardant son troupeau beau. Il la radio, il tout là eau, j'entends parfois comme un écho. Il a la radio, il a la radio. Le cœur à berce, qui chante en gardant son troupeau beau. Il la il a La rumba cousa sicui Mais voilà la nouvelle danse aujourd'hui La rata tuidanti code du berry La piruya ne te vaut ligne La piruya en France on est tranquille La piruya c'est comment bon difficile La piruya le sept sens en qui style Sa moule et mamie Qui leur fait oublier tous les soucis Et tout ça leur donne du beau bon mot cœur Qui leur apporte aussi la bonne humeur La bidouillade, mettez-vous tous bien en ligne La bidouillade, on se balance, est tranquille La bidouillade, c'est quand même pas difficile La bidouillade, cette chanson qui a du style mal de l'amitié ou les gens sont tous très bien acquis ils sont là pour passer une bonne soirée et demain ils auront tous mal aux pieds <rire> la tous bien en ligne la billouie France on, on est tranquille la c'est comme un bon difficile la billouie a tout qui a dit si La Bidouillade, mettez-vous tous bien en ligne La on prend la danse, tranquille La Bidouillade, c'est quand même pas difficile La Bidouillade, cette chanson qui a du style. Je toi, tu m'aimeras Et les amours tendres, et les amours tendres Je t'aimerais, toi, tu m'aimeras Et les amours tendres iront jusqu'au matin J'y vais le soir même, j'y vais le soir même, quand je veux voir la fille du moulin, j'y vais le soir même, pas le lendemain. Je t'aimerai, toi, tu m'aimeras, et les amours tendres, et les amours tendres, je t'aimerai, toi, tu m'aimeras, et les amours tendres iront jusqu'au matin.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 et l'alli la bretonne c'est silver burlo qui nous l'interprète SORGFM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. rose c'est passion musette et c'est bientôt fini Le qu'il a vu naître Et la nuit qu'il a vieilli Ses pétales forment un tapis Quand le signal te dise merci Merci d'avoir su comprendre Que les choses les plus tendres Au cœur des âmes blessées Finissent un jour par lasser selon C'est ainsi pour toutes les choses pas un Les fleurs ou les sentiments Ah les pétales aux us pétales de printemps sans Voilà. Eh oui. Comme je vous l'ai dit précédemment, Maurice euh, Parouty et ses amis euh, nous interprètent Quand les bruyères refleuriront. Pour terminer cette partie de l'émission de Dimanche Buzet, rendez-vous tout de suite après. Nous sortions parti vers la ville. Voyant y trouver le bonheur Les plaisirs d'une vie facile La promesse de jours meilleurs. Nous avons des chantées petites Les feux de la ville sont trompeurs Les serments s'oublient très vite Seuls de retour à ma demeure J'ai cueilli pour toi ces bruyères Les plus jolies du limousin Ce sont celles des monnay d'hier Elles fleuriront si tu reviens Tu retrouveras la rivière Et les jolies reines des prés Le doux parfum de nos chaumières Et les charmes de la vallée Tu resteras toujours très belle, Même si les ans ont passé. Déjà je t'aimais infidèle, Et mon amour n'a pas changé. Si tu reviens dans ma chaumière, En souvenir du bon vieux temps, Je fleurirais de brouillère, Ce jardin que tu aimes tant,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 et ce rendez-vous d'après comme on dit eh bien ce sera avec deux michels un il s'appelle Michel Delpêche et l'autre il s'appelle Michel Fugain tous les deux nous interprèteront nous interprètent pardon pendant un certain nombre une petite demi-heure 25 minutes par là chacun hein on va les écouter On va commencer avec Michel Delpeche, ce lundi-là, et ces mots-là. Quand il est descendu pour acheter des cigarettes Jean-Pierre savait déjà qu'il ne reviendrait plus jamais Il a pensé encore à toute sa vie avec Michel Et puis il a tourné enfin Le coin de la rue Michel aurait voulu Le voir grondir dans l'entreprise Mais lui ne se voyait pas Finir ses jours au marketing Avec dans son café Les cours de la livre sterling Et des enfants Qui lui ressembleraient plus en plus Voilà pourquoi Ce lundi là Il s'en allait Voilà pourquoi cela ne va ils sont à l'air ils qu'à 8h la table serait mise à côté de son assiette il y aurait c'est tranquillisant s'il fallait toutes ces saloperies pour arriver à son ce n'était pas la peine d'avoir 30 ans depuis il verrait bien qu'il allait devenir puis n'en pouvait plus de vivre déjà comme un vieux le but de sa vie n'était pas d'avoir un jour incontent un suisse ce n'était pas l'argent qui lui manquait pour être heureux voilà pour à quoi cela là et seul voilà elle pour à quoi cela là Ses amis l'attendraient demain de midi à 2 heures La crise entraînerait encore des conversations sans fin Mais demain à deux heures, il serait loin Il voyait aussi la michelle amoureuse Celle qui lui téléphonait trois fois par jour à son travail C'était la vraie complicité, la vie n'était jamais sérieuse Une de ces périodes heureuses qui ne se retrouve pas Voilà pour se laver Il sonne l'alerte. Voilà pour se laver Il sonne l'alerte. Nous sommes là dans ton cœur enterré Laisse-nous ne pas dire non, ce mot là c'est ta chanson et on ne pouvait pas passer à côté de Chez Lorette en 1965, toujours et avec Michel Delpech. J'ai toujours besoin de dire ce qui se passe en moi Je ne suis pas pour ceux qui se cachent très facilement Mais pas beaucoup d'argent Mais si j'en avais J'aurais une maison Où on vivrait J'étais un sculpteur J'y reviens mais non Ou alors un magicien Dans un théâtre ambulant Ce n'est pas grand-chose, mais mon cadeau, c'est un peu le moi Ce n'est qu'une chanson, mais celle elle est à toi Tu peux le dire à tout le monde, c'est si ta chanson Est peut-être tout mais je fais pas attention Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas tout ce que j'ai voulu faire. C'est dire que je suis heureux que tu sois sur la terre. Assis sur la pelouse J'arrachais des airs Il y avait Deux ou trois phrases Que j'avais mises Qui m'énervaient Et comme c'était pour toi Que je faisais cette chanson Le soleil m'a donné Un coup D'inspiration oh, Excuse-moi d'oublier les mots toutes ces choses tu vois ne s'éteindraient que la vie de gris aux toute façon l'important ce que je veux dire ce soir tes yeux sont les plus doux je peux voir La chanson, elle est peut-être simple, mais attention. On ne m'en veut pas, on ne m'en veut pas, tout ce que j'ai voulu faire, c'est dire que je suis heureux que tu sois sur la terre.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 sur le 91 et le 102.5. À sa façon de nous appeler ses gosses, On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup C'était chez elle que notre argent de poche Disparaissait dans les machines à sous Après les cours, on allait boire un verre Quand on entrait, l'oreille souriait Et d'un seul coup, dans le son, nos problème disparaissait quand même C'était bien chez Laurette Quand on faisait la fête Elle venait vers nous, Laurette C'était bien, c'était chouette Quand on était fauché est pour nous l'ombre et plus encore afin qu'on soit tranquille dans son café il y avait un coin pour nous on s'y mettait pour voir passer les filles Et j'en connais qui nous plaisait beaucoup si par hasard on avait la moindre peine Lorette seule savait nous consoler Elle nous parlait et on riait quand même En un clin d'œil elle pouvait tout changer C'était bien chez Lorette On y retournera pour ne pas l'oublier Chez l'Ovette Ce sera bien Ce sera chouette Et on reparlera Des histoires du passé Vous avez quelque chose à dire et eh bien, Michel Delpeche nous dit, dites-moi, et il faut regarder les étoiles. Oui, peut-être que parmi les étoiles, parfois, on y retrouve des petits signes qui nous font un clin d'œil. toujours dans son porte-monnaie pli l'eau trésor et des pièces d'un de front usé un pinceau de poil de martre pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux aux fenêtres de ses yeux Un livre à la main sur le balcon Elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manie Je cherchais des prénoms Mathieu, Cécile En regardant courir vers 10 heures Dans l'école des filles et des garçons Dites-moi, dites-moi même Qu'elle est partie pour un autre que moi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 Il y a quatre épeules Qu'elle a pris soin D'abandonner pour que je pleure J'ai cloué ma porte Qu'est-ce qui m'a pris J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses Mis du papier journal sous les fenêtres J'entendais de l'école trop de cris Et rien n'est de notre lit Dites-moi Dites-moi même Qu'elle est parti pour un autre que moi Mais pas à cause de moi Dites-moi ça Dites-moi ça Dites-moi Dites-moi même Qu'elle est parti pour un autre que moi Mais pas Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites que tu parti pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. dites dites-moi dites Le soleil, ça ne suffit pas forcément À celui qui veut rêver malgré le temps Le soleil, c'est tout petit finalement C'est une étoile au firmament Parmi tant d'autres, évidemment garder les étoiles de tour à tour ce sont des soleils pour trop bas. C'est la vie qui va trop vite maintenant Si tu veux rester poète plus longtemps Il suffit de t'arrêter quelques instants De lever les yeux doucement Et de regarder simplement Il faut regarder les étoiles tour à tour Ce sont des soleils pour Troubadou Il faut accrocher des étoiles au ciel de pluie Pour que brille un peu plus fort the O'Neige Michel Delpeche toujours je suis venu te dire que je m'en vais et la fin du chemin c'était en 2014 pour terminer avec Michel Delpeche je suis venu te dire que je m'en vais et tes Si bien Verlaine vent mauvais Je suis venu te dire Que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens Et tu pleures Tu suffoques, tu blémies A présent Que sonne l'heure Des adieux à jamais Mais je suis au regret te dire que je m'en vais Et je t'aimais, oui mais Je suis venu te dire que je m'en vais Tes sanglots longs n'y pourront rien changer Comme dit si bien Berlin, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Des jours heureux et tu pleures Tu sanglottes, tu gémis À présent cassonne l'heure Des adieux à jamais Mais je suis au regret De te dire que je m'en vais Car tu m'en as trop fait Je suis venu te dire que je m'en vais Mes larmes n'y pourront rien changer Comme si bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleines Tu suffoques, tu blémis à présent qu'à sonner l'heure Des adieux à jamais Et je suis au regret De te dire que je m'en vais Et je t'aimais, oui mais Je suis venu te dire que je m'en vais Tes sanglons longs n'y pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine, au vent noir Kasson est l'heure Des adieux à jamais Et je suis au rebelle De te que je m'enverde Car tu m'en attends Si la fin de mon chemin sur terre Je suis à toi accueille-moi mon père Voici mon âme Ce chevelau mes frères Je m'en vais là où brille la lune bien Cher Sarah vous votez Tu penses à moi Prépare-moi Arrive Voici la fin De mon chemin Sur terre Je viens vers toi Accueille-moi, mon Père. Adieu la vie, mais je bénis ma chance. La vérité, l'éternité, commence. go oh. gfm c'est votre radio sur le 91 et le 102.5 mais on continue bien évidemment avec michelfuggue qui va nous qui va nous dire euh, attention mesdames et messieurs et bravo bravo monsieur le monde <messant> Auteuil, bien gentiment 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti Tous les projecteurs vont s'allumer Et tous les acteurs vont s'animer en même temps Attention mesdames et messieurs, c'est important On va commencer C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps L'histoire de la vie et de la mort Mais nous allons changer le décor Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans Les deux chansons ah Bravo la mer On n'a jamais trouvé Un vert plus bleu Un bleu plus vert Au cul de symphonie Mais riche Autant d'harmonie Qu'un merveilleux tonnerre Qui fait l'amour Avec la pluie ah Bravo le vent Qui fait danser les Zeyo comme si tu devais mourir demain et fais comme l'oiseau michel fuga Bara, bara, bara, bara, bara, Dans aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit je ne sais pas je ne sais plus je suis perdu L amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité Je n'en vois pas la trace, dit Comment peut-on vivre sans lui Sous quelle étoile, dans quel pays Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu Chant de liberté D'écouter se lamenter Ma gueule dans la glace Est-ce que je dois montrer les dents Est-ce que je dois baisser les bras Je ne sais plus Je ne sais dit aussi qu'il n'aura pas le temps et eh bien il va prendre le temps pour nous chanter cette chanson et même pour en chanter quelques-unes autres avec la fête Je n'aurai pas le temps, pas le temps Même en courant Plus vite que le vent, plus vite que le temps Même en volant Je n'aurai pas le temps, pas le temps De visiter Toute l'immensité D'un si grand univers Même en cent ans, Je n'aurai pas le temps De tout faire J'ouvre tout grand mon cœur J'aime de tous mes yeux C'est trop peu Pour tant de cœurs Et tant de fleurs Des milliers de C'est bien trop court C'est bien trop court Et pour aimer, comme l'on doit t'aimer, quand on aime vraiment, même en s'entend, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Tomat si sera et je vous le dis, ça c'est la chanson des parias le chiffon rouge toujours michel fugan On termine, on termine cette émission avec une belle histoire. Et viva la vida Voilà, c'est fini. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission mardi prochain, 10h-12h. Merci encore. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.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 La rue de la Providence en se présentant aussi bien que la main Il rentra chez lui là haut vers le bouya Elle est descendue là bas dans l'eau dans romance d'aujourd'hui. c'est votre radio sur le 91 et le 102.5. Escalero